Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Alors ses frères, qui ne croyaient pas non plus en lui, lui adressèrent la parole. « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et se disaient, « Mais où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au Temple. Il enseignait et les Juifs s'étonnaient. « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?»« Ma doctrine n'est pas de moi. » mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Mais nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir Tu as un démon qui cherche à te faire mourir J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Parmi la foule, Quelques habitants de Jérusalem remarquèrent Jésus. « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir Il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus continua d'enseigner dans le temple. « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de Jésus, mais personne ne put mettre la main sur lui car son heure n'était pas encore venue et plusieurs parmi la foule crurent en lui. Il se disait « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs Enseignera-t-il les Grecs Que signifie cette parole qu'il a dite « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, au grand jour de la fête, Jésus se tenait debout. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »« À celui qui croit en moi, et comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles se disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ?» D'autres disaient « C'est le Christ !» Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que vous aussi vous avez été séduit Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur répondit. « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait »« Es-tu aussi galiléen Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète !» Et chacun s'en retourna dans sa maison.